بسم الله الرحمن الرحيم كملنا اي باب ايه <تصفيق> يا اسمع يا صابر مين تي لا على نعم لنا ما ما هو هو والشكر الى ناس الشيخ يوجد 12 شكاوى يعني وحبس النفس عن الجزع والتسخط اي بواشكاوى عند البصائب ثم ينقسم الى ثلاثه اقسام فكرنا طيب ندخل اليوم في باب جديد ما جاء في ريا ما جاء في ريا وريا نخذنا رويا ما يعطي لك باللذي تراه سيليه la vision فهو ماذا إظهار اتقرب الى الى الله يعني ذور الخير لارضاء الغير اظهار التقرب الى الله تعقربش الله لي ارضاء الغير هو غير les autres يا ريت عارف بدي تريسونهم بنفس الصوص لو تو كانت هي اني معنى متقارب سواء بعض الناس يرجعون الى الله لور الحصول على غمر دي اخر كما قال ان الله كما قال الله تعالى عن المنافقين واذا قاموا للصلاه كم كانوا يراؤون الناس يراءون الناس يثلف طريسه pour se faire voir des gens sans كويس ليرى يراءون الناس من ريا وهذا ريال اكبر في منافق في الاسلام او للناس ويفون له ان في الكفر يقول لكم الله تعالى قل انما نبشر مثلكم يحايل لي انما الهكم الههم واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا Donc dans le sens où Allah dit dit je te choisis simplement un humain comme vous à qui il a révélé que votre dignité est qu'une seule dignité celui qui espère rencontrer son seigneur alors qu'il œuvre des œuvres de bien et qu'il n'associe par l'adoration son seigneur personne. طيب يقول في شرح الكلمات قبل هذا نعم. إِشَعَ الْكَلِمَةِ قُلِنَّمَا لَبَشَرُوا الْمِسْلَكُمْ اَيْ مِسْلَكُمْ فِي الْبَشَرِيَّ Un être humain comme vous. يُحَاِلَيَّ اَيْ مَيْزَنِي ou مِذِيَنِي je ne sais pas comment on dirait. Là, c'est ma distinction, en fait. Dans le sens, je me distingue de vous par Allah, par la fête que j'ai reçu la révélation et le, le message. مَيْزِنِي je crois. شبيك ام عندي كمل كل حركات يا رجولك يا ربه اي يا خافوا لك الله يوم القيامه كل خير لاكم سنسيور يوم القيامه عملن صالحا العمل الصالح ومجتمع فيه اخلاص لله ومتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم دونك لو بيوز سيل كي ا رغوبي لا سوسيرتيه ان فير الله et le suivi du messager sallallahu alaihi wasallam la sunna wallahu jiku bi ibarati rabbi ahada lekin associer a l'adoration de son seigneur personne et il a yqsid bi ibaratihi ahadan ghayra allah sawa'an kana salihan aw talihan hayyan aw mayyitan que personne adoration une vise personne en dehors d'allah qu'il s'agisse d'un homme pieux qu'il s'agisse d'un homme pervers qu'il s'agisse d'un homme vivant ou d'un mort qu'on dit homme ses femmes ou autre c'est général وجهها الكرياتور في الحقيقه يقول في الشرح الاجمالي يامر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الايه بان يخبر الناس عن حقيقته وهو انه بشر مثلهم خال من خصائص الالهيه والملكيه الدكتور في الله عز وجل اذن اس ميساجير صلى الله عليه وسلم ta former les gens de sa réalité à lui messager qui n'est qu'un instrument comme eux hormis du fait qu'il est dépourvu de toute propriété divine ou angélique. Lakinn Allah mayyazahu anhu anhum bil wahy wa risala. Et que Allah n'a dit ça que les autres personnes, devant que la révélation lui parvient et qu'il a reçu le message. Wa annama وإنما وإنما أوحى الله إليه إفراد الله بالعبادة وإنما نخاف لقاء الله يوم القيامة ورجاء ثوابه فإن عليه أن, يخل... أن يخلص العمل لله وحده متبعاً به رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى مسك الله عز وجل d'unifier Allah dans l'adoration et que celui qui a peur de la colère d'Allah également qui espère sa récompense alors qu'il est sincère dans ses œuvres pour Allah seul et qui suivent son messager. Al-Fawaid, Isbad Bacharatim Mohamedin sallallahu alayhi wa sallam, wa khalouihi min al-khazais al-ilahiyya al-malakiyya. Cela informe que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un être humain dénué de toutes propriétés qu'on a des divines et angéliques. Saniyan, في الآية دليلنا لا شهدتين فإن راسيتين خوف جيدوا شهدت كم أنا اسبكي لها الإخلاة المتابعة ثالثا أن التوحيد الذي جاء بي نبينا وتوحيد الألوهية أما التوحيد الربوبية فإن الكفار لم ينكروه التوحيد كي يتا أي كال ابن المساجد الله صلى الله عليه وسلم وكال الابلي سي توحيد الألوهية أما الربوبية الكفار الاليباك ننوبا غنيه ننوبا refuser رابعا أنا شرط قبول العمل الإخراس لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم les conditions d'acceptation de l'act sont la sensibilité envers Allah et la sunnah que l'act se conform على sunnah خامسان في هل آيات يرد على ما نستشفير بالصالحين لأن الآيات عمت في نفيها ولم يستثني أحدا c'est برسي غير فلس ceux qui demand la transgression auprès de Jean Pieux que le verset est général même absolu il n'y a exception de personne ce que tu fais comme ah va c'est pour Allah azza wa jalla مناسبة الآية للباب التوحيد حيث تدل الآية الكريمة على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خاليا من الشرك من الشرك الرياء والسياق يشير indique que l'œuvre est acceptée que si elle est exemple de tout shirq et parmi les shirk, le shirq le riya les ostentations car tu cherches tu attends autre que Allah ce qui revient à Allah à la base fa ila la taref riya huwa fi'l alkhain li iradat alghayb donc vous entendez la définition de la dis c'est le fait de faire le bien c'est dire le bien pour voir autre autre que qui que Allah وَالْفُرَقُ بَيْنَ الْرِيَةِ وَبَيْنَ السَّمَعَةِ أَنْ الْرِيَةِ لِيَاجْ لِيُرُيَةِ النَّاسِ وَالْسَّمَعَةِ إِيَا الْعَمَلِ لِيَسْمَعِ النَّاسِ La différence qu'il y a entre riyah et somah, on a expliqué c'est quoi C'est que riyah, c'est le fait d'être vu des gens, somah c'est le fait d'être entendu, d'être entendu des gens, mais les deux reviennent au même point. طيب ثم يقول وعن نبي هريرة أراد يروا عنه مرفوعا بل قدسيا سحاديث قدسي يقول الله عز وجل أنا أغناء الشركائي أنا الشركي ஜன que délaisse lui ainsi que son cherche. C'est-à-dire qu'il délaisse la personne et son acte. Donc, un acte basé sur l'erreur n'est pas accepté auprès d'Allah Soubhanahu wa Ta'ala. Il quote fi Shah al-Kalimat min طيب من عامل عامل اشرك معي في غيري اي مقرض غيري بالعمل الذي يعمله لوجهي ساجاس لو كوغافير ان اوفر كي ميروبيا ا موي مي بار سوتوفر الهوا فوليو لاغرامون دوترو ك موي تركتو وشريكا اي تركتو العمل المشرك فيه والمشرك عفوا تركتو العمل المشترك فيه والمشرك جديس لا لاكتون لو كليو لا ساسيون لا ساسيون ايه igualmente المصاهر يقول في الشرح الاجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي ان انه, أنه هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته لذا فانه لا يرغب عملا في شيء من الشكر الرياء بنص الحديث الله عز وجل ذا فم كلي le riche en lui-même la richesse absolue ce passe de toutes ces créatures sauf celui qui n'accepte aucune œuvre dans laquelle on le associe quoi que ce soit en lui le shirq il a un ria néanmoins il a يليكو بغناه وكرمه والمطلق qu'est-ce là donc il y a pas justement à sa richesse et à sa noblesse absolue ou visadik akbar wa'iz li-l-lazina tasawwalou lahum anfusahu anfusuhum فيعملوا العمل الذي ينبغي يبتغي به يبتغى به وجه الله ليصرف وجوه الناس إليهم حتى اذا جاءه يوم القيامه لم يجدوا شيئا واجدوا الله عندهم عفوا وحسابهم الرصيد الحساب استما سي la plus exaltation qu'on puisse faire à ceux qui se sont fait un diront en erreur en faisant des œuvres par lesquelles à la base on recherche la face d'Allah et qu'ils ont tourné vers la face des gens. Au yom al-Qayyama, ils viendront et ces oeuvres, ils les verront qu'elles sont absentes. Ils ne trouveront rien du tout. Et au contraire, ils trouveront le péché et qu'Allah azzawajal lit à ils sont sous la masse d'achatimant pour ça. Ils rendront les comptes pour ce rire qu'ils ont fait. Donc c'est la déception totale. Al-Fawaid is by the sifat in al-rinah al-mutlak lillahi ta'ala. Donc là, cela montre l'attribut la de la richesse absolue pour Allah. Et quand on dit le rinat mutlak, c'est-à-dire qu'Allah possède tout. Et le rinat, on peut le trouver chez la créature également, mais c'est un rinat qui est muqayyid. Certaines richesses sont sur le monde. Alors qu'Allah possède tout. Il possède tout riche chez ses richesses, à lui. Oui. ثانيا لا يقبل الله من العمل الا ما كان خالصا لوجهه سبحانه ثالثا بطلان ما وقع في الرياء من الاعمال كما مووند كالان اكتي اورا كي اوريتي انتاشي بار لو رياء نيبا اكسبتيه اي ابري انتسيل كي فا فيني ان شاء الله رابعا اثبات كرم الله المطلق خامسا اثبات صفه القول لله تعالى على وجه يليق بجلاله سلام موكي راي فعل sans hadith kursi et la parole attribue d'Allah comme cela lui convient lui revient sans tashbih ou la tamthil ou la ta'til wala ghayr dhalika munasabati hadith albab wa al tawhid nous accorde le yad du hadith par rapport au chapitre du tawhid حيث يدل الحديث على بطلان العمل الذي وقع فيه الشرك من المشرك الرياء ce hadith montre que l'oeuvre qui aurait été affecté par du niya sera annulé. Alors annuler non accepté. Pourquoi Quel aura Ne n'aura pas rempli une condition qui est l'ikhlas. ملاحظه remarque il y a qu'un asl al'amal ghir lillah fa al'amal yuhbat ijma'an. Si manaka kafi anakt pour que Allah depuis sa base alors là c'est rejeté directement. Ça n'y est autre que là depuis le début. ثانيا اذا كان اصل عمل لله ثم تراه عليه رياء فيدفعه فإن العمل لا يبطل ونستمر معه الرياء حتى نهايه العمل مع انه سي في نوع كي هو لله de base mais à travers le durant l'œuvre le ria rentre mais qu'il le repousse alors ما عليه شيء mais si amez continue sur le... sur le ria ne repousse pas l'œuvre sera annulé وكله وجازة وجازة Et que pas rejetée, car ils sont en, en de sa de sa niya Et sa niya c'est pour l'auteur la, la vie qui est نعم طيب دليل فلاس الاخير وانا بي سعيد مرفوعا قال الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال يشرك الخفي يقوم رجل فيصلي فيزين صلاته لما يراه من نظر رجل يديه نسبهه ظفرمي De ce qui me ferait le plus pour vous plus que le massiah dajjal ils ont dit ici si, ça ne til il dit le shirk khafi le shirk qui est caché que l'homme se lève fait la salat et se met en biais sa salat afin que les gens le voient aborder par ahmed et on a abordé ce sujet il y a quelque temps en disant que c'est ce la chose qui est la plus accrane chez les gens de la sunna c'est le ria dans beaucoup d'actes et principalement ça va être dans la da'wa aujourd'hui on constate dans le cercle de da'wa et là je pense de ce qui nous concerne le plus francophone que c'est ainsi que ça m'a divisé exactement divisé et cela pour moi très bien le principal on en parle là maintenant à l'ikhlas lillah azza wa jall ya khalel drousse society c'est beaucoup pourquoi qu'appeler leur daawa euh, beaucoup ne recherche pas le visage est-ce que d'Allah azza wa jall et ça tu le vois à travers leur alliance leur des aveux leur alliance est beaucoup basé sur le copinage ou sur l'intérêt ou sur des individus. Ça veut dire qu'ils vont être alliés à des gens parce que ce sont leurs amis. Même si ils ont une transgression, comme c'est son ami, il ne va pas parler sur lui, il va le défendre. « Hatta bil ba'artil » Ou alors, il a un intérêt avec un tel. Donc, il va s'allier à lui, par intérêt. En étant allié à un tel, il aura des privilèges ce qu'il s'imagine soit il sera mis en avant il aura plus de suiveurs ou il pourra avoir du tesquia ou il pourra avoir de l'argent des différentes choses donc il s'allie à un tel même si un tel a des transgressions ou alors pour un individu pour un shahir pour un masjid ou autre je vais aller voir s'allier si à un tel pourquoi est-ce qu'un tel il aime shahir un tel donc je vais l'aimer moi aussi d'accord même si c'est un tel il a des erreurs Le fait que tu dises qu'il aime un tel, on va s'allier. Pourquoi quand on a un amour commun pour une chose Mais cet amour commun qu'on a, même si le chaire mérite l'amour pour de vrai, un chaire sunni eux c'est pas le, le <coughs> que, ce que porte ce chaire comme <coughs> comme sunna et comme comme dîn, mais c'est l'individu en lui-même. On avait déjà dit auparavant, "La yuhibbu shars <coughs> li-an-nahihi, inma yuhibbu lillah." Personne aime pour lui-même. Mais demi pour Allah. Et puis les personnes se rapprochent se rapprochent de la tente d'Allah, ça veut dire on va l'aimer. Mais d'Allah chaque wala rayeb. Et les gens là, ça ne peut pas que je cela. Mais tu vois que le cet amour, il n'a pas le problème car si on viendrait voir que ce cher a des erreurs ou quoi, il n'accepterait pas d'être critiqué pour cela. Et il défendrait bil batil كذلك. Et كذلك lors des aveux lors des aveux rentre en inverse ce qu'on a cité pour le copinage également il vaiser va de quelqu'un qui sera potent droit de vu que ce soit quelqu'un on veut à son ami ou alors leurs aveux basés sur la jalousie que un tel a plus d'autorité que lui un tel a plus de suiveurs que lui un tel a plus de helm que lui a plus de cobour que lui donc il y a pas l'ib même si ça ça la victime mérite quand on dit qu'il met, c'est-à-dire Allah lui a donné ça, lui a fait de lait. Et l'autre n'aime pas cela. Donc, même si c'est un salafi, comment dire, il est cherché des poux. Et la moindre erreur qu'il va faire, il va lui tomber dessus. Vois, il va lui tomber dessus directement. Pourquoi Pas pour l'erreur. Parce qu'à la base, il ne l'aime pas. Pourquoi est-ce qu'un tel lui fait de l'ombre D'accord Ou alors, il ne l'aime pas, pourquoi Parce qu'un tel a des éléments qui permettent de montrer ses erreurs. Donc il le voit comme un, comme un obstacle. L'autre, il a des projets dans son cœur, il a une maladie. Et il sait qu'un tel, il a des arguments contre ces, ces choses-là. Donc il n'y a pas l'aimé pour ça. Au lieu de prendre conseil et de s'améliorer, non. Ce mal sur lequel il est, il va perdurer dessus. Et il aura la crainte de ce, ce, ce frère-là. Car ce frère, il sait qu'il a la distinction et qu'il a des paroles qui amènent à mettre en garde indirectement contre ce que lui, il veut faire. D'accord Et la projet de Dunia et l'autre il a des paroles qui amènent à ce que ce projet de dunya il ne soit pas valable donc il se dit lui il me fait de l'ombre celui-là pourtant ce qu'il dit c'est vrai donc il ne va pas l'aimer ou alors ils vont sur les erreurs de quelqu'un parce que ce quelqu'un aura parlé sur un shir qu'eux ils aiment et il aura parlé sur ce shir légitimement shir un tel a tel erreur non on ne parle pas sur lui pourquoi c'est shir un tel ah, d'accord c'est un être humain c'est un abd et il oppose sur des lois et s'il a des erreurs il faut les démontrer également pour ne pas que les gens les suivent non, papa, sur lui. Et là, Ça c'est pour Allah c'est pour Allah ça. Kul. Hadhi isabiliya tawil Allah la basratin annahu taba'ani. Subhan Allah wa ma na mushkitin. Di, tu les monts sentiers, j'appelle Allah moi ceux qui me suivent, j'appelle Allah. Subhan Allah et je suis pas du nombre des assateurs. Donc ces gens-là, ils ont problème. Donc à partir de là, tu verras la division. Tout ce qui n'est pas bâti sur l'ikhlas et sur le suivi authentique du Nabi sur sa paix et salam. Alors ah, puisqu'on suit sa sunna quoi qu'il en coûte. Vous êtes amen à parler sur un tel ou à délire sur un tel ou même à faire l'loge de un tel ou un tel, c'est ça la sunna. Non si on, on se va pas parler dessus, ça va mener à quoi À la division. Et cette division là, si tu la vois pas aujourd'hui, tu la verras demain, inchallah. Aujourd'hui, tout va tout va bien. D'accord Tout va bien. L'argent il est là, le succès il est là. Le musul est là, les esquières sont là, tout va bien. Demain, il y a un élément qui vient. D'accord Il y a la pierre qui tombe dans la mare et ça fait des, des vagues. Là, ça apparaît. En fait, un tel, ça fait longtemps que tu le cachais, tu as des choses sur lui. Maintenant, tu n'es plus avec lui, le dossier, il sorte. Un tel, on le connaissait depuis avant, je savais que c'était comme ça. Pourquoi tu ne parlais pas sur lui avant Alors, pourquoi, au minimum, tu disais le contraire de ce qu'il faisait Tu aurais pas dit, on se tait sur lui sur le parlement de la masque, c'est possible Il n'y a pas lieu de parler sur lui, parce qu'aujourd'hui, il y a une maslaha. Mais, carrément, tu disais le contraire de ce qu'il faisait. Un tel, par exemple, tu dis, un tel, tu sais qu'il était attiré par l'argent. Et tu dis, un tel, une azahad el nas. Tu le connais, par exemple, les plus gros ascètes. Qu'azam, tu sais que c'est quelqu'un qui l'émission par l'argent. Au minimum, il ne dit rien. Car demain, tu vas dire, un tel, je le connais, il a toujours vu l'argent. Ah, mais hier, tu ne disais pas ça sur lui. Quand vous étiez ensemble, c'était azahad el nas. Par exemple... Ou un tel, tu dis, je le connais, grands, un de la Azdaq al-Nas, un de la plus grande véridique. Après demain, Akbar Kedzab. Aïe-vah. Hier, c'était le plus véridique, aujourd'hui, c'est le plus grand menteur. Il s'est passé quoi entre-temps Qu'est-ce qui s'est passé D'accord Taïeb, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, était basé sur un intérêt commun. Et ce n'est pas le waj d'Allah, azzawajal. Sinon, comme je te dis, au minimum, on ne te dit pas, tu dis tout sur les gens. Il y a une maslaha, regardez. Mais tu ne dis pas le contraire non plus. Si le haq, tu ne peux pas le dire, alors au moins, ne le dément pas et ne dis pas le contraire. Au minimum. D'accord C'est vrai Demain, tu peux avoir des du'aq, ils ont des, des, des dévots. Ne le dis pas à tout le monde comme ça directement. Ça va amener une, une forqa pour le vrai. Fais une maslaha, conseille-le, le frère, le entre vous. Conseillez-le. On fait des calames généraux qui amène à montrer que cette erreur là elle est pas bonne. Mais dis pas qu'on fait. Là tu en dans le mensonge. Car demain si ils sont vraiment parlés sur lui, par exemple, il a vraiment dévié à stade où il a des erreurs gravissimes qu'il faut remettre en euh, qu'il faut qu'il faut dé dévoiler aux gens, on va dire mais ça sera pas crédible. On dit avant que c'était tout le contraire. Même avant si nous qui avons constaté ce défaut chez un tel, tu nous critiquais pour ça. Tu nous faisais la guerre parce qu'on parlait sur un tel, et on parlait sur lui, mais légitimement. Maintenant, tu vas plus le nous dire, les frères, c'est pas vraiment de parler, ne parlez pas pour l'instant. Non, carrément, tu disais, on est des menteurs, on est des fattenes, tu nous faisais la guerre, tu peux t'en gâter contre nous, et maintenant, tu dis, comme nous. Il s'est passé quoi, entre-temps Donc, tout cela, ça mène à quoi Et ça, ce dont je vous parle, là, c'est un cancer dans la darwa chez nous, aujourd'hui. C'est présent, en masse. En masse. là tu les vois aujourd'hui ensemble, et de demain tu vas les voir divisés. Pourquoi Car à la base de leur alliance, elle n'est pas pour aller sincèrement. Si c'était pour aller sincèrement, ils défendent la vérité depuis le début. Quitte à perdre leurs suiveurs, quitte à perdre leurs privilèges. Si un tel il a raison, tu dis la raison. il a raison. Si un tel il a tort, tu dis il a tort. Qui qu'il soit. Et après tu as sim. Et après tu as sim. Et après tu as sim. أو مسلحية, إسلحية أو تول مسلحة أو quoi هذا سيو أدّي إلا أفوركا On a appris quoi comme حادث il n'y a pas longtemps العيشة من, من أردن ناس لإسخات الله عليهم أسخات الله عليهم أسخات الله عليهم وأسخات الله عليهم Celui qui cherche l'agrément des gens quitta de peur الله d'accord en dépaisant Allah Allah fera que il ne sera que là contre lui que je ne sera que là contre lui ça va ensemble ben tu vois j'ai plein de gens hier c'était le da'i masha'Allah aujourd'hui c'est meuf ten kazab et tout les gens ont su qu'il qu était sa réalité donc ça c'est parmi les, les fruits de qu'il a été l'ikhlas et le da'wah on ne dit pas dans tout il n'y a pas d'ikhlas mais dans plein de mu'manat il n'y en a pas ça amène à ce genre de choses de situation qui est la division maintenant personne n'est infaillible de l'erreur mais l'erreur, il faut la rectifier, la conseiller. Et celui qui est dans son cœur, le jour où on le conseille, il te prend en aide-midi directement. Et là, ça commence. Un tel, il a une chata. Il est une erreur, tu conseilles, il n'accepte pas. Plus si tu es, ça commence comme ça. Hein. Un chère a conseillé un autre pour telle erreur. Il n'a pas accepté. Ça mène à quoi Le deuxième a fait la guerre à l'autre. D'accord Il a fait la guerre à l'autre. Et t'en as également dans la darwa, ils veulent se faire connaître. Donc ça quoi là qu'est-ce qu'ils font Ils font ce qu'on appelle euh comment on appelle ça Ils veulent euh c'est quoi cette façon Bref. Ils veulent euh comme les journaux sifflent là, comment on appelle ça J'oublie cette façon là. Faut juste être attention. Il y a une façon, vraiment que tu le dis. Ah, j'ai oublié donc ils font tout ça remarquer dire les choses qu'ils appellent la vérité et les disent de façon scandaleuse et ils disent ouais moi j'ai le hak parce que c'est pour Allah ouais ah, mais dis-le bien tu n'es pas obligé d'être vulgaire tu n'es pas obligé d'être provocateur tu n'es pas obligé d'être euh, insolent impertinent ce qui n'a pas lieu d'être tu peux le dire mais hikma tu vois c'est quoi le but de qu'un tel on dise lui il n'a pas peur de dire la vérité il y a bien la vérité tu peux le dire وكل عباديه كل التي احسن يجب سميتور كي parle de la meilleure façon alors venir commencer à insulter tout le monde et à agresser tout le monde ça كذلك ممشي له حق اخي تصرا هذه الدعوه لا هي باconformance du nabi sallallahu alayhi wasallam نعم يقول في الشرح الاجمالي يوبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه يشفق على امته ويخاف عليهم من المسيح الدجال نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان خوفه لصقه منته من المسيح الدجال لكن خوفه عليهم من الشرك الخفي والرياء اكبر من ذلك لان المسيح الدجال يترصد بفتره معينه من الزمن اما الرياء فهو موجود في كل زمان ومكان Cependant sa peur du shirk khafi qui est le riya et plus encore pourquoi ஜி طيب Car le Riyah, c'est une chose qui est cachée, et c'est une chose qui est très attirante, et qu'il est très dur de se débarrasser. Car ça mène à quoi A vouloir faire apparaître ton rang, à vouloir justement un Riyah, c'est ce qu'on appelle le leadership, le vouloir, le fait d'être toi le meneur, le point de référence. Comme je disais tout à l'heure, la personne veut que les gens reviennent à lui principalement. Il veut être le dernier, s'il y a un problème, c'est lui qu'on revient. C'est lui le plus savant, c'est lui la, la, la, la référence. Et quand on va voir ailleurs, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Et à la base, le noce peut être donné par d'autres personnes. Et des gens ont pu savoir ce que tu n'as pas su. Et des gens peuvent être préférés par d'autres par rapport à toi. Ça arrive. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce n'est pas un khélet de l'arkhida. Ce n'est pas un khélet de l'melhage. Un tel préfère un tel à toi. Il a eu le problème. Il a eu le problème. il préfère son sloub, il préfère sa, sa méthodologie. Il n'a rien contre toi, mais il préfère un tel. Et il va voir un tel pour demander de nansiha. Et un tel, c'est quelqu'un qui est apte à donner de nansiha et à répondre à des questions. Et là, le problème, non, il faut que tu reviennes à lui. Donc, comme tu ne reviens pas à lui, ils vont vouloir à celui vers qui les gens reviennent en dehors de lui. D'accord Il va le critiquer. Pourquoi Il faut revenir à moi. C'est quoi le Dalil Il faut en venir à toi forcément. Et même, on dit que tu es le plus savant. Tu es le plus savant que le frère là-bas. D'accord Est-ce que c'est-à-dire que l'autre, il ne connaît rien du tout on peut, on peut pas lui poser une question On pose une question sur un sujet qu'on sait qu'il maîtrise. Le Dalil, il le connaît. Il me l'a donné. Il y en a un Seigneur qui l'a fait, il me il l'a donné. Alhamdulillah, c'est le problème. Même chez le Oulama, d'abord, tu lui demandes une fatwa. Si tu peux avoir le plus savant, c'est mieux. Mais tu as un autre Alim qui est présent Moi, ça ne manque qu'un tel, mais il est apte à répondre également. Demande-lui à lui aussi. On ne peut pas dire, non, il faut que tu demandes à un tel forcément. Non, pas forcé. Si tu peux le faire, c'est mieux. Mais tu ne peux pas, tu, tu, tu n'as qu'un tel qui est présent. Demande-lui à lui. Et s'il donne la bonne réponse avec le Dalil, ah, ça fait aller régler. Alhamdoulilah qu'on a plusieurs savants qui sont présents, il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a plusieurs. Un là-bas, un là-bas, un là-bas. Pourquoi T'imagines un seul Harry Il ne peut pas tout supporter. Donc ça se partage. D'accord, ça se partage Les salafs, avait beaucoup d'entre eux tellement peur de réponse, qu'il l'a envoyé vers un autre. Il dit, va voir un tel. Moi, je ne veux pas répondre. L'autre, il dit, va voir un tel. Ça revenait au premier. Voilà. Aujourd'hui, viens me voir moi, moi. Demande-moi à moi. Si il y a un problème, revenez à moi. D'accord Maintenant, parfois, si, fier Len, tu es la seule personne présente qui est apte à faire ça, et les, les autres sont inaptes, tu peux dire, viens me voir moi. Non, c'est possible qu'on dise cela. Mais dans des situations, tu vois que ce n'est pas ça. C'est plus du leadership. Comme on dit, « Oubberia sa. Oubberia sa. Que sois, toi, ce soit toi la référence, toi le point de retour. Et que personne d'autre ne doit faire entrave à cela. Et celui qui ne le suit pas, ce n'est pas un salafi. Ah bon Et s'il y a un tel, il voit que tu n'as pas raison, il y a un Dalil dans ce qu'il dit. Il voit que tu as eu tort. Ce n'est pas, pas ça. Et pourquoi il n'y a pas un tel diala ma wakaza donc ça ça amène à quoi chaisevier et ça amène à furqa à la division il y a quoi les فوائد l'esلوب l'estivage interrogatif dans le islam donc le fait de mener procéder interrogatif est parmi les procédés islamiques c'est-à-dire tu poses une question à quelqu'un pour qu'il réponde et ça amène à lui ense, enseigner ça n'y a rien شفقه النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه عليهم استيموت لاكمهصه النبي صلى الله عليه وسلم والسعي الذي كان يبغىه بصا كميونتي صار لسان شدد خطر الرياء على صاحبه لفقائه ووسر التخلص منه هو قوه الداعي له استيموت لو danger le grand danger que représente le ria de la personne et qu'il est une chose qui est très subtile ce caché d'accord et qu'il est difficile de s'en débarrasser. Et qu'elle est très attirante. Recevoir des éloges, ou aimer des gens, c'est très attirant. N'aim. A rabia'an bayan khattar al-Masih al-Dajjal ou al-Tarjal minho. Qui montre le danger du Masih al-Dajjal et se le met en garde contre lui. Muna sabata al-hadith, il-babe wa al-tawhid. Le rapport du hadith par rapport au bas al-tawhid. حيث يدل الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما يخاف علينا اخوف ما يخاف علينا فن الشرك الخفي وهو الرياء لما يجب شنابه والحذر منه طبق الحديثنا فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكل لي بلس بونو سيل الرياء تاع اللي كاشي وكيلبليغوار دو سونينوغي او سي اوناجوت parmi les indices qui manque qui manque un manque d'ikhlas chez la personne chez le da'i particulièrement ce qu'on voit à travers les réseaux sociaux ceux qui se vantent du nombre de suiveurs qui il a du nombre d'abonnés qui il a le nombre de likes qui il a le nombre de retweets qui il a tout ça tu vois dis-moi j'ai tant d'abonnés sur mon compte dis-y alors tu vois ils vont te voir moi j'ai tant d'abonnés ça veut dire tu penses que quoi que ça fait que tu es plus près d'Allah de Azawajel tes abonnés tu regardes tu vois ça que tu es réellement t'as des ulamas ils ont pas beaucoup, beaucoup d'adbar ça veut dire qu'ils ont pas de valeur t'as des grands faux sacs hein ils ont plus de des sportifs des acteurs des chanteurs des politiciens des... plus de suiveurs que toi ça veut dire quoi c'est des gens qui ont de la valeur Alors après le hadith qui vient dans le prophète les <rire> samahou ahad wa ma'ahu arajou arajoulan d'accord des prophètes qui viennent dans le mur qui y a un moment il n'y a personne avec eux d'autres qui n'ont qu'un ou deux avec eux tu penses que le nombre d'abonnés ça, ça prouve qui tu es là voilà, c'est pas une pre Si tu es sur le hack, tant mieux. C'est une plus grande cause de grippe pour les gens. Mais si ce n'est pas le cas, ne crois pas que cela est une preuve de quoi que ce soit. Un tel il a 10 000 abonnés. Un tel il a 50 000 abonnés. Un tel il a 100 000 abonnés. Et après, les gens de l'habitat, ils sont plus abonnés que toi. Plus que toi. Ce n'est pas, pas une référence. Pour les gens qui veulent qu'on fasse des partages en grande masse, ou que tu... Uh, abonne-toi à ma chaîne ou abonne-toi à mon compte ou abonne-toi abonne-toi laisse les gens ils sont libres à qui tu veux s'abonner s'abonner il veut pas il veut pas toi ton âge auprès d'Allah il change rien ce que tu as dit c'est le haq que tu as un abonné au 10000 tu l'as dit tu l'as dit ton âge auprès d'Allah il est puron il est pareil maintenant c'est sûr si les gens l'écoutent et le propagent tu prends plus de âge d'accord tu prends plus de âge alors quand elle dit shabuk bin abona kam min Allah tu as des gens ils ont procédé pour s'entendre connaître hallucinant et pourtant ça va d'une part. Tu en as d'autres Ils sont dans une mosquée, dans un chelem. Ayas tu vu Zayech Abd El Hamid Il hier, cher, euh, est pas de chez Mobil, il est pas de tasjilat comme un enregistre-moi un euh, P3 ordinateur et tout on coupe on enlève. C'est quelqu'un qui vient avec un dictaphone euh, cassette ou des votes des gros euh, les gros postes là avec les deux baffes là le chez Mobili parle il met devant lui le petit bouton rouge record et ça part. Et je repars en enregistre. Si il se trompe, il y a pas temps lève. <rire> je vais pas couper. C'est là, ça enregistre. Une cassette. Après cette cassette, elle dupliquait et après les propos d'homme. Après c'est venu le l'enregistreur, le, l'enregistreur, l'enregistreur à cassette euh, à la tête d'un Walkman un peu là, Baladeur un peu gros. Ademage, je t'ai compris, c'est dire ce qu'on avait un ademage. Hier, j'avais un MP3, c'est existé déjà. Mais c'est c'est qu'on a ademage, c'est ça. Au début, c'était les cassettes. Ciao. Cassette. Et maintenant c'est devenu Allez t'as les réseaux sociaux T'as les Youtube, t'as les Facebook T'as les tout T'as les vidéos, t'as tout Tu fais un truc en une seconde, le monde entier le voit Avant c'était pas comme ça Et pourtant regarde chez Mokbili, il est arrivé où Cheikh Al-Bani, regarde il est arrivé où Cheikh Al-Sabi, regarde il est arrivé où Ces gens là T'en as aujourd'hui, ils ont des chaînes, tout, tout, tout Ou Allah, dans 5 ans, 10 ans, on n'entend plus parler d'eux Ou alors, on n'entend pas parler d'eux Alors, what's your zam Du blâme Sinon la darwa, il sera fini. Pourquoi Car l'ikhlas, il n'était pas là où il y avait un halal dans l'ikhlas. Donc ça ne veut rien dire tout ça. Mais là, ce sont des moyens mis à être à, à, à la disposition. Si tu sois ça dans le khayr, fais-le. Si tu en as besoin, fais-le. Mais ne crois pas que c'est cette chose-là qui va t'amener à quelque chose. Si demain tu as un haq et un barqa dans ton kalem, même sans ça, ça va se propager et ça va influer sur les gens pour le bien. Et si jamais ce n'est pas le cas, et eh bien cela se retournera contre toi. Car tous les gens diront C'est bon, tu es je suis comment par Intel, j'étais abonné à son compte et je l'ai écouté. Donc j'ai fait comme ça alors qu'il avait tort. D'accord. Où alors, toi on a dit info On dira qui a dit cela Intel Comment tu le sais J'étais abonné, je l'ai vu. Ouais, comme ça. Nous ça ce sont des jeux sont des asbab faqat. Il y a pas et ce sont pas des adilla, ça ne prouvera rien. Ton compte, ton nom abonné ne prouvera rien du tout. Mais on saute au jugement bien qui serait le plus sûr possible pour que ce bien se fera pas ennahar. Mais c'est la volonté, ça n'a rien. Demain tu peux en avoir 10, demain il y a une fita ou quoi et tout ça te délaisse. Et tout ça te critique. Tout contre toi. R'al-mustar. Tamam. Fa'il-la-huna wa-hamdur-rabi-la-mama.